We'll Du bien. Car vois-tu ça, c'est la mélodie pour un amour qui n'a pas duré toujours, mais qui a laissé pourtant, depuis si longtemps, toute sa fraîcheur au fond de mon cœur, car nous n'étions que deux enfants. Qui s'aimait bien tendrement, mais qui découvrait la vie comme un nouveau fruit et croyait encore à l'île au trésor. Joue, toi qui es musique, du bien car vois-tu ça c'est la mélodie pour deux enfants qui n'ont pas compris à temps que leur chanson d'amour resterait pour eux jusqu'au dernier jour la mélodie